Nombre d'éditions de réanimation tire à sa fin pour 2011. Dans les faits, en comptant celle de ce soir, il n'en reste que deux. Mais je vous promets ceci Réanimation version 2012 sera encore pire qu'en 2011. Oui, c'est une promesse, mais une promesse que je ne tiendrai pas personnellement, mais que Sinistros remplira haut la main. Et pourquoi Eh bien, c'est simple si c'est pire, c'est que Sinistros est là. <rire> Mais en attendant, ce soir, nous recevons la formation Andy s n e a r Et pour le reste, ça ne vous regarde strictement pas. Et de toute façon, on s'en fout. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant. Pourquoi Bien simplement parce que le médecin seul, ce n'est pas si pire. Mais l'assistant,、oh, j'en passe, e t des meilleurs. Bande de cons For ne pas s u r v i v e afoire. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause we and you said so. Go.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter.、Ouais. Je ne vous souhaite pas la bienvenue. e cette avant-dernière édition. De réanimation en cet heure de disgrâce 2011. Je suis le Dr. Payne Pendragon. Et pour l'avant-dernière fois de l'année, je supporterai l'infâme e p e s t i l e n t i e l l Goblin e Sinistros. Ben oui. <rire> tout à fait infâme e pestilentielle. Ben,、oui. ben oui. Que voulez-vous? J'ai pas l'impression d'animer avec un membre de Rocket b e l s Area. i l l Que voulez-vous? Que l'année se termine. Ben, il y en a une autre qui va commencer, hein? Oui. Mais au moins, 2011 sera loin derrière nous. Et tous ces cinq, bon, quarante, cinq, q u e l s bon, quarante, quelques émissions passées avec toi seront encore plus loin derrière moi. Maintenant, il va en avoir quarante-cinq autres, ils vont s'en venir. h、ah, e i franchir le pont, r e n t r e une rivière. l à tu a s v u ben, ouais, la rivière, e i n Et c'est le Styx. À a i l d Julie, il v a y a v o i r pas de t r o u b l e <rire> Allons-y gaiement. Zampatin. Zampatin. Qu'est-ce q qu u qu o n v i e n t d'écoutés?、Ah, ça va, ça va, mais ce n'est pas, pas tes affaires. Ce s t pas mes affaires. Qu'est-ce q u o n v i e n t d é c o u t e r De la musique?、Mmh. Ah ouais? Triste clown. Clown peut-être, triste, pas de tes affaires. Hey, écoute, si t e s pas plus、euh, collaborateur que ça ce soir, je peux simplement répondre à ta place, comme ça. Sinistros, e comment vas-tu? Je vais excessivement bien, docteur. Je suis très content de vous rencontrer ce soir. Ça me fait grand plaisir de co-animer avec vous. C'est beaucoup plus intelligent de même.、Hein? Ah oui, c'est très beau. Vader! e、hey, c'est excellent! a pièce An Act of Darkness que l'on retrouve sur l'album The Profundest, qui est paru en 1995 sur Conquest Music. Juste auparavant, nous avions En Tomb. Et la pièce Carnage, tirée du mini-album, qui est paru avant le dernier album, qui portait le titre de When in Sodom, qui est paru en 2006 sur Tree Man Record. Exodus et Iconoclasm, que l'on retrouve sur The Atrocity Exhibition. Euh, le premier, le A. Le A. Effectivement, qui est paré en 2007 sur Nectar Blast. Slayer et Catalyst. Très bonne pièce tirée de Christ Illusion de 2007. American Recording. 2007, ça me semble que c'est l'avant-dernier album de Slayer. Ça va vite,、hein? Oui. Ça va excessivement vite. Ben, on... Le dernier est 2010, Oui, oui,、ouais, mais c'est ça. Et nous avions ouvert avec、euh, Legend of the Dam et la pièce Night of the Sabbath. Qui est tiré de l'album Descent into Chaos, qui part en 2011 sur Massacre Record. p i è c e que tu auras sûrement apprécié, e toi aussi? Ah, bien oui, ça part bien, l'émission, je trouve. Oui, et peut-être même bien l a f i n i r e ça tombe jamais. Ah, je veux de même. Bon, une même. Je n s u c'est une belle. Non, non, mais je veux une même. Ce soir, nous avons une émission encore chargée, comme à、euh, l'habitude, parce que vers 20h30, c'est ça, 20h30? 20h30. 20h30, nous recevons la formation trifluvienne a n d i s n e a r qui,、euh, pour ceux d'entre vous qui étaient au Metal Fest de dernière édition, soit 2011, vous avez pu,、euh, vous avez pu les apprécier parce que c'est eux qui ont ouvert le bal le vendredi soir. Non, le samedi. Le samedi, pardon, excuse-moi. Et,、euh, ils l'ont très bien fait. Oh oui, c'est, p a s une tâche très aisée que de. Non, pas du tout. D'ouvrir un festival. Surtout quand tu sais qu'en arrière de toi, il y a des gros gros noms, là,、euh, Non, je pense qu'ils sont très bien débrouillés. En fait, quelque chose, euh, en fait, une, une belle job. Une très belle job. Donc, on va, on va v o i r quelques membres avec nous ce soir vers 20h30 pour nous parler, nous entretenir, évidemment, de, de, la formation, de leur projet, de l'album Beyond, e h Beyond the Theater. Ceci étant dit, Sinistros nous propose deux formations, deux présentations de formation ce soir, dont une que je vais découvrir en même temps que certains nombres d'entre vous, mais dont la première, dans quelques instants, je suis totalement en accord avec lui pour、euh, cette présentation puisque Moi, ça m'a fait renouer avec l a ban. d e Bien, moi, je ne connaissais pas ça du tout. Puis ça m'a fait,、euh, pas renouer, mais nouer avec le dette, finalement.、Euh, c'est vraiment ça qui a quand même planté le clou dans le cercueil final. Ah,、euh... r e garde, je vais t'avoir eu à l'usure, mais ben... c'est ton jugement qui va l'avoir emporté. Bien, peut-être. Peut Sûrement. Peut on vous rappelle que la semaine prochaine, c'est la dernière émission de, de réanimation pour 2011. On prend une pause qui sera méritée de ma part et de la sienne, j'en suis certain. <rire> oui, parce que pendant le temps de ce qu'on peut appeler les fêtes,、euh, on va avoir du pain sur la planche pour travailler sur la revue 2011. Absolument. Qui va possiblement perdurer、euh, tout le mois de janvier.、Ah, ça va être quelques éditions. Mi certainement. Minimum trois. Ah, ah oui, facilement. e、euh, t comme c'est la dernière édition de réanimation, et comme nos compatriotes et camarades Lutin s de l'Enfer,、euh, qui animent ici le vendredi soir à partir de 20h, termineront leur séquence d'émission, en fait, je dirais à vie, là, never say never, là, mais à vie assez fou, le 16 décembre prochain, eh bien, nous aurons le plaisir de les inviter pour euh, partager euh, la dernière édition de réanimation avec eux. Et en fait,、euh, C'est un peu une forme dommage. Oh, oh, là, bon、euh, bon les d o m m a g e o o u l e s remercier d'avoir contribué pendant toutes ces dernières années、euh, à, la, à cette belle scène que nous aimons tous. Qui, en fait, je crois et j'espère, le métal. Mais ça s'est tandis, Sinistros, it's up、so、fucking tricky to nous. Eh présenter bien. Présentez cette histoire. Formation de Death Metal、euh, qui fait un peu trash un peu ses bars aussi. Ben, cet album-là. Oui, cet album-là peut-être parce que je connais pas les autres. Puis vous connaissez tous.、Euh, Mon, mon aversion m o n an, c i e n n e Mon ancienne aversion. aversion pour le death metal.、Euh, <rire> aversion qui s'est estompée、euh, ces derniers mois avec la découverte de Jungle r o t et quelques.、Mm -hmm. C'est sûr et certain que dans le death, j'aime pas encore les trucs où ce qu'il y a、Hyper、les. Super Blast Beat. s u e r l a s t e a v e c les drums. Y,、euh, super Trigger.、Ouais. Puis, t a i t e Eternal. J'aime pas ça. Origin, t'aimes pas ça? Ben, j'ai bien de la misère avec ça.、Mm -hmm. Tu sais, c'est trop, il、euh, y a trop de patentes là-dedans, C'est trop saturé à ton... Ben, tu sais, un, un, cerveau de gobelin, à un moment donné, ça vient comme ben, ça, ça break, là, ça, sais, ça, ça, ça, traite un minimum d'informations à l'heure. Ben, là, je trouve que le gobelin s'est fait aller pas mal cette année, parce、ouais, qu'il y a de l'information qui a rentré pas mal. Ben,、là. justement, ton cerveau, tu me feras penser que pendant le temps de la pause des fêtes, je te le changerai. Ah! Ben oui, ben, de toute façon, il est dû pour un changement. <rire> Donc,、euh, formation suédoise、euh, qui s'appelle Vomitory, qui vient de sortir un album qui s'appelle Opus Mortis Hate. Très beau nom d'album. Oui. J'aime beaucoup、euh, le nom. Moi, j'aime le nom du band aussi.、Pour、moi, je trouve ça,、euh, effectivement, ben, pas beau. Si vous allez lire ma chronique, vous allez voir que ça fit. La musique de Vomitory fit vraiment avec le nom. C'est vraiment. Ça r e n t Oui, effectivement.、Euh, C'est comme ça. Un, honnêtement, je vais être franc, je trouve que le nom est cheap un peu. C'est cheap, peu. effectivement. Mais, ça fait un job. Mais musicalement, le nom devient secondaire. Oui,、oh, c'est ça. Que, moi, c'est un très bon album qui est paru sur Metal Blade、euh, plus tôt cette année, il n'y a pas tellement longtemps.、Euh, ça m'a vraiment rentré dedans comme、euh, une tonne de briques, finalement, pour dire que le debt ben, de ce type-là, je commence à aimer ça de plus en plus. Tu sais, J'avais ai, ai、uh -huh. euh, aimé、euh, Morbid Angel, s c e p t i q e Flèche cette année, qui donne dans un debt beaucoup plus.、Euh, Exalté, p a s、ouais. m a l plus plein, p a s m a l plus.、Euh, même Sceptique f l è c h je te dirais qu'il y a une grosse tendance gothique aussi par moment. Oui, b e n c'est ça. Là, a, ce côté-là, je l'ai t r i p é mais il y a vraiment le côté d'être qui est là. là oui, absolument.、Euh, ça, j'ai bien aimé ça.、Euh, o n fait jouer une coupe de tounes, mettons D-Side. Il y avait u n e o u deux tounes qui étaient quand même pas pires.、Mm -hmm. Mais ça, Jungle Rock. T'as aimé Nomad、euh, la semaine dernière? Nomad, j'ai bien aimé ça. Il、euh, y a Flèche God Apocalypse, que j'ai donné 9 sur 10 en、euh, mm -hmm. milieu d'année. Euh, que j'ai bien aimé comme album. Ce sera le temps d'en reparler、euh, lors de la revue 2011.、Mm -hmm. Pour l'instant, on va se concentrer sur Vomitory avec、euh, les cinq premières pièces de l'album、euh, Opus Mortis Hate qui est paru tout récemment. On va commencer avec、euh, Re-Gorge Innenborg. Quel ont, titre! Go, oui c'est、cool. Et on terminera、euh, le, le bloc avec Hate in a Time of War. Go! Yeah! La chance d'obtenir un prix te stimule? Écoute bien ce qui suit. Crée une vidéo de 30 à 90 secondes sur l'importance de ne pas texter en conduisant pour courir la chance de gagner 3 000 en argent ainsi que d'autres p r i s e s à l é c h a n t s Si tu n'as pas l'âme de vidéaste, tu peux aussi gagner des prix en regardant les vidéos et en votant pour ta préférée. Tous les détails sur ca.ca.dangertexto. Pour tous les amateurs de satriani et de peperoni, à la pizzeria rock'n'roll,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 Pour l'écouter. Vingt、oh. heures pile. Vingt heures pile. p i l e p i l e p i l e on vient d'entendre une formation suédoise Vomitory, yeah, avec cinq pièces tirées de l'album Opus Mortis 8, apparu plus tôt cette année, ben, plus tôt, plus tard finalement, parce que c'est paru il n'y a pas tellement longtemps. Vous venez d'entendre, Hate in a Time of War, c'était précédé de Dead Awakening, de t h e y w i l l Burn, Bloodstain et Re-Gorge in the Morgue. Il me semble que ça ressemble à nous autres. Ah,、oh, absolument. Ça n'a été é c r i t pour réanimation. Ça, ça startait très,、ben、bien.、Ouais. c'est avec un flot de sang. b l o o d s t a i n tout après, bon, c'est ce correct. <rire> non, c'est vraiment un très bon album. Oh, c'est très bon, c'est très bon. Moi, honnêtement, c'est. Pour suis... un gars qui n'aimait pas le dette,、euh, je lui ai donné quand même un 8.5 sur 10. Tu as donné 8.5、euh... de plus que moi. Ah, c e Parce... s t à d n r e pour、euh, t'ostiner, finalement. Ouais, non, moi, c j'ai. Écoute, je l'ai dit la semaine dernière, j'avais connu C'est、euh, le dernier album que j'ai écouté de Vomitory, daté de la tête 2000, je pense. Puis.、Euh, ça volait pas haut. Ben, j'avais pas aimé ça, mais écoute. C'est sûr qu'en 1 s a n t les g o u c h a n g e s t Oui, puis même en 2000, j'étais beaucoup plus amateur de. Ben, franchement, ancré et, pratiquement uniquement dans le trash. Là,、mm. Tu sais. Même moi, là, le Death, je n'étais pas encore très, très apprivoisé avec ça. Ce qui veut dire que peut-être que je réécoute cet album-là aujourd'hui, je vais peut-être l'apprécier plus. Mais justement, je vais faire le test. Ceci étant dit, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show. qui Donne son avant-dernière édition de l'année 2011. Dans quelques 29 minutes, si tout va bien, nous recevrons des représentants de la formation EndisNear. Mais avant, je veux vous parler de quelque chose que j'ai découvert le week-end dernier. Du... J'ai lu ton, ton texte, ça a l'air assez intéressant. Ben, écoute, oui, moi j'ai trouvé ça, j'étais complètement enchanté par cet album-là, mais par contre. Y, ceux qui voudront le lire, le texte sur、euh, le site de réanimation, réanimationad.com, la section musique, je parle de l'album, du dernier album de la formation Dark Sounds. L'album porte le, le nom de Orange, qui est paru orange, sur Orange, je、euh, trouve ça cool comme nom. Oui, puis la pochette est vraiment hot. Oui, tu sais. mais ça, ça me fait penser comme. ça semble d'avoir le groupe arrivé sur le site, ils ont t o u t des amplis Orange. Non. As-tu <rire> vu leur MySpace? Non. Il est tout orange. C'est vrai? Oui, effectivement. <rire> Euh, donc, Dark s u n s est l'album Orange qui est paru, qui est paru pardon, sur Prophecy Production. Ah, c'est Prophecy qui l'a sorti? Oui. Un autre CD, i ne jouera pas. C'est vrai. raison. Pas parce qu'on veut pas. Non, parce que les CD de Prophecy Productions.、Euh, non, s ne sont pas reconnus sont par pas les lecteurs. C'est ça. Il y a des CD de Life Lover, de Vision Bleak, entre autres. On n'est pas capable de les faire jouer ici. Non,、euh, ça ne fonctionne pas. C'est pas, pas seulement ma, mon, ma, je veux dire, ma copie de disque à moi, c'est la tienne n o n p l u s La mienne、fonctionne. aussi. Il, Il a fallu qu'on se fasse des copies de nos, nos, nos copières régionaux. Pour pouvoir les passer, oui, <rire> effectivement. Bref,、euh, formation Dark s u n d s donne dans un progressif psychédélique à petite tendance métal. J'ai dit petite tendance. Donc, de là, mon avertissement pour les puristes purs et durs de métal. Donc, ceux qui n'ont pas aimé Héritage de Ropette, n'écoutez pas ça. Ah non, pas du tout.、Okay. En fait, que c'est un petit peu plus mouvementé qu'Héritage,、okay. Mais quand même pas énormément. C'est un album qui s'adresse aux amateurs de musique progressive typiquement inspirée des années 70. Et、je parle ici d'un, moi, je considère ça comme étant un heureux mélange entre Emerson, l a c k Palmer, Yes et Jeff Rothall. Ça risque d'être assez intéressant. C'est,、euh, c'est très, très,、euh, c'est tout être, être en finesse.、Euh, c'est vraiment très progressif, 70s. Et, euh, Il y a même des petites tendances du jazz, à un certain moment、okay. donné, qui, qui s'incorporent excessivement bien, mais quoi que. Tu parlais de Jet Row Dog, de toute la lutte traversière par moment. Non, c'est plus au niveau de, je dirais. Du vocal. l'interprétation le... du、okay. vocal, la façon dont le vocal est apporté au travers le, le, du musical. C'est plus dans cette,、euh, dans cet ordre d'idée-là. C'est,、euh, c'est aussi,、euh, je dirais,、euh, quand je dirais petite tendance métal, c'est qu'à l'occasion, on va amener des, des tendances un peu plus Lourde, qui va être un peu plus,、euh, je dirais, euh, euh, avec de l'impact.、Si okay. Mais c'est subtilement dosé. Ça a piqué ma curiosité,、mmh. ça me tente d'essayer ça. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça.、Euh, j'ai reçu ça、euh, en promo. Ça va sortir le 20 décembre officiellement.、Euh, bon, C'est parce que Sinso c et s moi, on est abonnés à plein de trucs là, qui nous, nous permettent de recevoir des promotions à gauche et à droite parce que, bon, en fait, c'est. Probablement là qu'on va chercher notre paye. Bien,、si、on est droit c'est ça. Mais non, mais ça nous permet de découvrir beaucoup de choses qui sont bonnes et moins bonnes, on en convient. Mais ça, moi, personnellement, j'ai donné un 8 sur 10. Je trouve que c'est vraiment extrêmement bon, mais c'est pour amateurs de progressifs avisés. b e n moi, je suis un amateur de yes, j'aime bien ça.、Là. Tu devrais possiblement t'y retrouver pour au moins une partie.、Si、je te dis, c'est pas aussi. b e n déjà trop tôt aussi.、Là. Bon, c'est pas aussi éclaté qu'y est. OK? Mais imagine-toi, là, le, le type de structure d'Emerson Nican Palmer、okay. avec un peu la fluidité de Yes dedans, mais avec une touche, comme je le disais, de Jetro Tall au niveau de, de ce qui est à part vocal, mais de la présentation、ah, du ouais, vocal. C'est、euh, vraiment. j On je va jeter une、ça. oreille、euh, attentive à ça.、Euh, on vient d'entendre Beauvau m e t t e r r y Euh, que t a respect, on a respectivement coté, moi, 8 sur 10 et Sinistrose 8 sur 5. C'est un très bon album. 8 sur 5. 8、bon、sur、ça? 10. 8.5 <rire> sur 10. Ouais, 8 sur 5. C'était vraiment moi, excellent. Moi, moi c'était bien pour t é c a r r e Moi, je cote 8 sur 5. <rire> Tout à l'heure, on va entendre la deuxième présentation de Sinistrose dont on, on reviendra sur le sujet. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour,、euh, moi, j'aime beaucoup cette formation-là qui porte le nom de Destroyer 666. C'est une formation qui existe quand même depuis une bonne dizaine d'années. u、euh, n e formation qui vient d'Australie. En fait, le dernier album,、euh, date quand même de, je dirais, trois ans. Ils nous mettent à disposition une compilation qui porte le titre de To The Devil, His d u e、euh, qui est présentement disponible. En fait, elle est disponible depuis 2010. Je peux pas dire qu'elle est disponible worldwide. Moi, je viens d'apprendre qu'elle était disponible ici en Amérique du Nord. Donc,、uh, To The Devil Is Dew, u The de Swire 666, c'est dix pièces qui sont tirées, là,、euh, de leur discographie. De, les meilleures, dans le fond. Mais c'est, non, c'est pas les meilleures, parce qu'il y en a des très, très bonnes, comme Black City, c'est excellent, elle n'apparaît pas. Mais ce sont de très bonnes pièces. c'est, un Black Death industriel,、euh, mais très intense. Je dirais qu'à rigueur, ça devient très organique par moment. Je pense que tu devrais t'y retrouver, toi, là-dedans. Il y a dix apocalyptician writers qui viennent de sortir une compilation qui s'appelle The Greatest of the Best. J'ai jeté un œil sur le track listing. Moi, je trouve ça décevant. Ah oui? Ils sont allés chercher beaucoup de pièces de l'album Lict et du dernier album au détriment des premiers qui sont pas mal, pas mal meilleurs. Mais qui étaient Ce qui était très différent. Ben,、ouais, c'est pas vraiment différent. Ils ont peut-être décidé de faire un best de, du genre qu'on avait f a t Oui,、ouais, peut-être, peut-être aussi.、Euh, c'est vrai que si on regarde le listing, ils ont mis des tours qui se ressemblaient pas mal.、Euh... Oui. Mais tu sais que quand les, les, les, les formations sortent des, des best of ou des,、euh, des top of ever, selon discours, qui sont t i r é s de leur discographie, c'est toujours très.、Euh, Comment je pourrais dire? Très subjectif de dire, ben, moi, je trouve que cette compilation-là représente bien leur carrière. Parce que moi, on va t dire. Toi, tu peux dire non. Ben, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a bien des pièces. Non, non, j'aurais pas mis ça. Tu sais, mettons, tu prends, il y a une ou deux pièces d'Alegro Barbaro. J'aurais pas mis c e s l à J'aurais mis d'autres pièces que ceux. prends une discographie, exemple. supposons que t as une discographie qui comporte 12 albums. Tu décides de sortir un best-of. t es t u seul à choisir. C'est sûr, tu vas prendre celle qui a trois thèmes. Ben, c'est normal, mais même là, avant d'arriver là, tu vas avoir、euh, pas mal、euh, sûr, à discuter、sûr. avec toi-même, à dire, ah, ben, celle-là, je l'aime bien, celle-là est meilleure, mais celle-là, je peux pas laisser de côté. C'est pour ça que généralement, je t r o u e que j'ai beaucoup de difficultés avec ce qu'on appelle des compilations.、Euh... C'est bon pour découvrir une formation. Ben, c'est ça. Quelqu'un qui veut découvrir une formation, puis qui ne sait pas quel est l'album le plus significatif pour son goût à lui, va y aller vers une compilation, puis ça va peut-être. L'enligner pour découvrir le, le ban de d façon plus approfondie. Mais moi, personnellement, acheter un best-of, exemple, je sais pas, moi,、euh, n'importe quoi,、euh, de Hand Toom, si ça se faisait, je le ferais pas. Ben, moi, je l'ai fait avec、euh, Motorhead. Ils ont sorti un best-of en 2010. Ben, non, ils ont, ça, ça devait être probablement leur huitième best-of qui sortait. Non, non ben, c'est ça.、Okay. Ils, ils en ont sorti en 2010.、Ouais. q u e J'ai acheté parce que. Il y a beaucoup de tunes que je connaissais là-dessus, pis ça m'intéressait d'avoir sans être obligé d'acheter、okay. tous les albums, tu a i s p e u a i d e aussi, Aaron Maiden, ils ont sorti une compilation de. p a s le meilleur temps de Dickinson, mettons, là. je sais qu'il qu y avait une Best of the b e e s qui est sortie au début 2000, quelque chose comme ça. Ah, non, c'est moi, c'est récent. C'est sorti, je pense, en 2011, là. J'ai trouvé ça chez. dans un magasin grande surface, pour pas trop cher. Puis, il、euh, y avait quelques pièces qui m'intéressaient plus ou moins, mais les autres, je connaissais pas mal toutes. Puis,、euh... oh, c'est pas cher, la pochette était belle, il y avait un beau bouclette. Ouais, ben, ça. Tu g a r d e cette façon-là, c'est correct. Moi, personnellement,、euh, je te dis, la c o m p i l a t i o n de Maiden, j'ai Best of the Beast, là, parce que.、Oui. Moi, parce que euh, ça, ça s'arrête à là, là tu sais. p u s il y avait une coupe de tournée, je voulais retirer à l'occasion, pour、mmh, écouter. m a je suis sûr. Mais, mais c'est、bon, correct. C'est une façon de, de, se faire, de se faire promouvoir, si on veut, j'imagine. Donc, ceci étant dit, nous allons poursuivre musicalement cette fois-ci avec une formation qui donne dans un. un métal pas très sain. Pas très sain. Non.、Euh, un petit peu gore.、Euh, un petit peu bullshit des fois.、Yee! Six feet under, non-wheel escape.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 毎日11月、終わりの楽しみに行くこ11はありません。 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 20h30, pile. T'aimes les piles ce soir, mon ami? C'est full synchro, mon ami. Ah, ben oui, ma garde. Full! f tu sais, genre. Ça veut dire qu'on va être à peine、euh, une minute ou deux en retard avant le début de l'entrevue. On vient d'entendre la formation n e c r o p h o b i u et la pièce Temple of Damnation que l'on retrouve sur Death t All qui est parue en 2006 sur ce Candlelight. q u e l l bonne n d u v e l l e Oh, c'est excellent. Juste auparavant, nous avions Guardi Throne et la pièce. Chaos r e i g n at Down. q u On trouve sur le dernier album Under the Sign of the Iron Cross paru en 2010 sur Metal Blade. C'est une formation que je ne connais pas vraiment. Ben, après l'album, ils se sont、euh, séparés. Ça ne va pas bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. c é t a i t quand même une couple d'albums qu'ils faisaient. Ça faisait、oh, de fait un album pourri, pourri. Oui, c'est ça. <rire> plus de 10 ans, ça existait. Puis bon, soudainement. t h e s avions exhumed, et la pièce True Calaver e y e s que l'on retrouve sur le dernier album, All Gots No Glory. Ça, c'est pas mon genre, ben, n o n ça, je sais que t'aimes pas ça. Moi, j'ai bien aimé ça live, en plus. Ben, m i s à、quoi. part, m i s à part le petit pétage de coche, là, du deuxième guitariste, là, qui était pas très de bonne humeur, b e s les gars. Euh, donc, All Ghosts No Glory p a r u sur Relapse en 2011. Et nous avons ouvert avec Six Feet Under la pièce Non Will Escape, tirée de Death Ritual, paru en 2009 sur Metal Blade, dernier album aussi de cette formation、euh, américaine, qui met en vedette le bizarroïde de Chris Barnes. Le Big. Big Zarowid, oui. <rire>、euh, côté spectacle à venir à l'extérieur,、euh, de la région immédiate, eh bien, au Café Campus, le jeudi 2 février prochain à 19h, c'est Dark Funeral, Abigail Williams, Inquisition et Jigan. Ça coûtera 20 et 25 taxes incluses, prix assisté. Billets e v e p à la porte à 17h30 au coût de 50 taxes incluses,、euh, disponible via admission. Symphony X, Ice Earth, Warbringer, dimanche le 5 février prochain à 19h. Trouvez la é t r u s Ben, Symphony X. <rire> Oui.、Euh, donc, c'est à 19h. v o u s t u bien te fermer, toi? Le 5 février, un dimanche, les billets sont disponibles via Ticketmaster au coût de 35 et 10 et 39 et 49 plus taxes. Je le répète, c'est au Metropolis. In Flames, t r a v i o n Vale of Maya et King, 15 février prochain, 19h30 au Metropolis. 30 $72, 35 et 10 plus taxes, c'est pour tous. via, via, via, via Ticketmaster. Voilà. Children of Bottom, LOVT, Revocation Trade i Signal, lundi le 27 février, 19h au m é t r o p o l i s au coût de 35 et 10, 39 et 49, ou 39 et 49 plus taxes. C'est pour tous via Ticketmaster. a v e n i r t h e s i d e en compagnie de Jungle Rot, Abigail Williams, l i q u r o u s Nocturne. C'est le 4 mars prochain 19h au Foins Electric. Pagan Fest, American Part 3. Euh, Tourizas, Isle Storm, XDO, a r c a n a c'est le p r e m i e r avril prochain au Club Soda. Belfegor, abor、euh, ouais, oui, Aborted, c'est vrai. Soudakra, c'est ça. Soudakra. Soudakra, oui. System Divine,、euh, Diamond Plate, c'est le 13 mai prochain au f o u Fonds Electrique. Kitty. OK. Ah, ouais, c e s t un p e u qui existait encore. Kitty Blackguard. Ah, ouais? <rire> Kitty, Black g u a r d OK. Diagoniste <rire> Bandit by Blood, c'est le 21 mai prochain. t r o u v e é l e s t r u c s Ils sont tous aux faux-fous, une électrique.、Uh, euh... Bandit by Blood, mettons, ça ne fit pas bien, bien, Zulbil. Ben, ben, ben Black g u a r d n o n plus, là, avec Kitty. Ben oui, ça fit avec. Avec、euh... hey, Kitty? Ben non, Marie-May. Il n'y a avec... rien qui fit avec Kitty, à part peut-être m a r i m é y je ne sais pas. Ben, Diagoniste,、ah, ça va fitter. Ben, mettons. Hey, on a deux représentants de la formation Andy s n e r qui sont avec nous ce soir pour nous entretenir de choses plus ou moins divertissantes. On va le savoir à l'instant parce que nous avons JD et Simon. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Ah,、oh, ouais. Merci de vous être j o i n t à nous. Bien, bien gentil. u、euh, j'aimerais simplement que vous disiez respectivement ce que vous faites dans la formation, JD. Moi, je suis guitariste. Moi aussi, je suis guitariste. Ça donne bien. Non, OK. Des... Il n'y a pas personne qui chante dans vous autres, là? Bien, plus maintenant, parce qu'on s'est trouvé un nouveau chanteur、euh, qui a fait、euh, officiellement son entrée au 3e Metal Fest、euh, pendant notre dernière tournée. OK. Oui, c'est vrai. C est, c est, dans le fond, on fait notre, la, notre vrai lancement d'album le 14 janvier au Chic Cabaret le Rock Café t e Stage. Oh, je vois qu'ici, la. La side tourne. Ça, ça,、oh oui. ça a été entendu. depuis une fois. Ça d e vient un outside. Tout le monde connaît、euh, <rire> le fameux、euh, Chic le le Cabaret. Chic Cabaret.、Euh, Je veux juste faire une petite parenthèse avant qu'on débute、euh, l'entrevue. Messieurs,、euh, vous avez eu la, il doit-on le dire, la lourde charge d'ouvrir la deuxième soirée du Metal Fest cette année. Ce qui est pas évident pour un ban d'ouvrir, d de réchauffer une salle puis de donner quelque chose qui va faire embarquer la crowd. Et je pense que vous l'avez très bien fait. Merci. Merci beaucoup. Donc, ceci étant dit, formation à i n d i s n i e r Je sais pas qui d'entre vous va vouloir faire une espèce de Historique de cette formation-là, mais je vous laisse、euh, nous en entretenir. T'es le l r regarde... T'es meilleur parlé que moi, fais q vas-y. r e Regarde, ça a commencé en 2001,、euh, moi et JD, quand on était t d t s au secondaire. Ça a commencé dans le grenier chez mes parents.、Okay. Avec une guite r acoustique, on s'est dit, regarde, nous autres, on va créer des riffs de guites, puis on va créer un band, ça va s'appeler End Is Near.、Okay. Finalement, là, ça a évolué avec les années. On s'achète des guites électriques, on cherche des,、euh, des musiciens, des chums pour jouer avec nous autres. Finalement,、euh, On a trouvé、euh, Bruno, notre ami, qui est devenu、euh, bassiste au fil des années.、Mm -hmm. On a eu、euh, des problèmes à trouver un drummer au début. C'est difficile, c'est rare comme、il、la marque、oui. de Pape. Effectivement. On avait trouvé un, mais il est... manquait une copelle de baud dans, dans la tête. Il,、ah, il n'y、bon. avait pas l'attitude pour jouer dans un band. C'est un très bon drummer, là, mais il n'y avait pas l'attitude pour jouer dans un band. Finalement,、okay. là, on a trouvé、euh, Michael Lachance,、euh, qui avait la motivation euh, pour, euh, pour être dans le band, puis qu'il、euh, torche. Là, Euh, Donc, depuis ce temps-là, la formation que vous avez présentement jusqu'à l'ajout du dernier chanteur, c'est la même. Oui, il y a oui, eu. Pas、euh, tout à fait. Pas tout à fait. b Il y a eu,、euh... eu Pierre-Luc Paquin qui a joué avec moi dans Ancestral Curse. Effectivement, c'est vrai. Que Lui, il s'est rajouté comme c l a v i e r i s t e au début, je dirais, 2005-2006. Et、euh, c'est ça, il a commencé à jouer du clavier, mais tu sais, c'est pas un c l a v i e r i s t e d'avance. Fait qu'à un moment donné, il a dit Hey, qu'est-ce que tu penserais de ça qu'on demande à Alex, qui est l'ancien bassiste d'Ancestral Curse, de venir jouer du clavier, que lui, il suivait des cours depuis déjà une couple d'années. OK. Donc,、euh, Pierre-Luc a fait un switch à la voix, puis Alex est arrivé au clavier. Puis là, ça a comme,、euh, ça a comme ouvert d'autres horizons, parce qu'Alex, il arrive avec une influence qui est totalement différente de ce que moi et Simon o n a. OK. Donc, ça l'a comme ouvert des portes à d'autres styles, si on veut.、Mm -hmm. Puis, déjà là, qu'on qu était quand même assez variés. Le drummer pis le bassiste, eux autres, c'était plus dead grind, t'sais. Tandis que moi, pis Sim, on est plus mélodique. o k、okay. p u i s là, Alex, il est arrivé avec ses basses classiques.、Euh, ça l'a donné comme le mélange qu'on a présentement. Pis u là, Pierre-Luc,、euh, il, il nous a lâché. Il a quitté le groupe en 2009, je crois, ça.、2009? Ouais, on peut dire 2009.、Euh, ouais, 2009.、Euh, fin de l'été 2009, il a décidé de quitter pour des <rire> raisons personnelles. Okay. Euh, Puis nous laisser. Finalement, là, j、euh, d a pris la place de chanteur-guitariste. En attendant.、Mm -hmm. c'est là qu'est arrivé、euh, l'album qu'on a enregistré、euh, il y a. L'hiver passé. o u i l'hiver passé. OK.、Euh, chez Badass Studio,、oui. euh, à s a i n t m a r t i n s u r l e l a c Avec M. Jean-François Fortin,、ouais. euh, mm -hmm. guitariste d'Anonymous Mass Murder Messiah.、Mm -hmm. c'est avec cette formation-là que l'album s'est créé, à 5, avec j d à la voix.、Euh, c'est ça.、Là. Suite à ça, on a, on a ajouté un nouveau chanteur. Parce qu'on a vu le potentiel de Sébastien, qui s'appelle, qui était très motivé à venir chanter pour nous, pis u qui avait le, le, potentiel, comme je disais, de... Il y avait déjà une très bonne base,、ouais. point de vue technique,、ouais. d e v o i x parce、Vraiment. que... Contrairement à ce que beaucoup de monde pense, c'est pas juste du criage, il y a une technique derrière ça. Ah, je suis pleinement conscient de ça. Oui, absolument. Et ça, c'est, c'est comme la technique, c'est de la pognée pour justement être capable de faire un set sans se scraper la voix Ben, moi, je fais deux tones pis je suis plus capable. C'est s a i c'est d'avoir la technique, vraiment de chanter du ventre pis de quasiment pas se servir de sa gorge. Absolument. Ça, c'est, i c'est ben rare qu'on retrouve du monde qui, qui ont ça. Tu sais, c'est quasiment comme un drummer, c'est dur à trouver. Qui chante, qui chante bien, qui gueule bien, comme ça, avec la vraie technique. Lui, il l'avait pis il était vraiment motivé. Embarqué dans le ben. Il nous connaissait aussi depuis un certain temps. On était au secondaire. On était au secondaire avec ce gars-là. C'est lui que vous nous avez présenté sur scène ouais, au métropole.、Oui. Au Convient t、okay. a l f e s i Le fait la dernière tour、okay. d'Instinct of,、uh, of Tragedy. Donc, JD, depuis ce temps-là, tu as cédé ta place au vocal. Oui. Mais tu t'en tirais bien quand même. Ah, je m'en tirais bien, mais tu sais, c o m m e n t je pourrais dire ça? C'est le fait de tout le temps être pris derrière un pied de micro en chaud. Tu sais,、okay. moi, je. Moi, je suis comme un v e r l e de terre sur s c è n e Je me cours d'un bord et de l'autre. Le fait d'être tout le temps pogné en arrière d'un pied de micro, c'était comme. C'était frustrant pour toi. C'était frustrant parce que justement, je finissais un show, j'avais même pas mal nulle part. C'était <rire> <C> <rire> un critère pour qu'un show soit ouais, bon, avoir mal、ça. partout. Moi, <rire> <T'sais, rire> personnellement, j'avais l'impression d'avoir joué au bingo. Là. <rire>、euh, je comprends un peu JD. J'ai fait des bacs k des backs vocales dans, dans le temps qu'il était chanteur. C'est juste faire des bacs, k tu fais un ou deux mots, une phrase à la limite.、Euh, J'aime pas ça. Tu es pris en arrière de ton micro, il ne faut, faut pas que t t'en a i l e s de là. Euh, faut pas être trop loin. n o Faut que tu te rappelles que c e s o p pis tu te vois là, là, t'es rendu. i、ouais, l faut que tu sois rendu au micro. Non, c'est ça. Ouais,、oui. Je comprends les guitaristes. Peut-être le qui, fait qui de qui se、vraiment. concentrer, tu sais, faut que tu fasses、euh, vocal, p faut que tu fasses guitare en même temps. Ça, c'est、ouais, un quoi, bon point que tu apportes, parce que la qualité du vocal sera jamais la, la même.、Euh, ben, écoute, faut, faut, tu, faut que tu divises, là. Faut que tu divises, c'est certain. Surtout le fait que p i e r r e l u c qui a écrit les textes de l'album, pis, u lui, quand il est parti, il nous a laissé toute la bagage, tu sais. Il a dit, les t u n e s regardez, je vous les laisse, je vous laisse les paroles, tu sais,、euh, e il est pas parti u n coup de vent, en mauvais terme,、okay. pis je veux pas que vous chantez ça sans ça, je vous p o u r s u i s whatever, là, tu、okay. sais. On le voit encore, c'est un autre c h u L'après-midi avant le show, il était là, puis l parlait avec vous autres. Ça reste un bon chum. C'est juste qu'il e C'est correct, C'est juste u q y a eu une situation qui s'est présentée à lui, qu'il a dû faire un choix. On comprend son choix parfaitement. Mais C'est ça, c'est que lui, il avait composé les textes, il chantait aussi, il était seul au vocal, donc il n'y avait pas de limitation. de Moi, l je me ramasse avec ce texte-là. Nous autres, étant donné que je n'étais pas guitariste-chanteur, on s'est comme lâché là. Sur les guitares. Ah, ben oui. Ben là, mais là, après ça, du, tu te、okay. ramasses là, avec d e deuxième jobs. C'est、ouais. ça, je me、ouais. ramasse avec les parts qui sont assez élevées à jouer. Plus de les chanter en plus, puis de faire ça le plus t i g h t possible. Là, Il、ouais. y a le fait aussi que les textes ont été créés, mais l'album est un concept en soi. Il y a une histoire en tout ça. Donc là, on s'est dit, on va couper des lignes. Là, on se rend compte en regardant un texte, oups, on peut pas couper là, on peut pas couper Parce là. Parce que tu t'es fait le, con, tu t'es fait le、concept. c o n c e p t C'est ça, exactement.、Ouais. Fait que là, JD, ben là, faut que tu chantes pas mal toutes. J'ai pas le choix、écrit. à mon âme. i là, il s'est débrouillé avec ça, mais je pense que ça donne quand même un résultat.、Euh... Oui,、oh, oui, c é t a i t très, très correct. Tout à l'heure, Simon, en début,、oui. tu, tu parlais, bon, e u t'étais dans le grenier avec JD,、oh, ouais. avec l a guitare à... On, on avait 14 ans dans ce temps-là. On était du cul, là. Puis, Vous avez dit, c é t a plus ça, end is near. La, la, la fin est proche. Pourquoi ce nom-là? C'est quoi la connotation、ouais. du nom? Ben, la fin, ben, Moi, personnellement, quand on, quand on a eu l'idée, c'était surtout le fait de se dire, c'est un nom qui veut tout dire, mais qui ne veut rien dire en même temps. Okay. Ça reste vague parce que c'est comme la fin est proche, mais ça peut être la fin, la la fin de, de quoi? La、ça. fin de ton toaster, par exemple. <rire> quand, quand tu prends ça dans le contexte métal, End is Near, la fin du monde, les feux,、euh, ouais, le ouais, les flammes. Tu o t ç a i s la fin, tu réfléchis à ça. C'est pas ça, mon empreinte est finie, il f a t u e a i s s e ça. C'est comme ça. C'est niaiseux d'une main. Les textes, au départ, on parle des chansons vraiment avant l'album et les démos qui ont précédé. Il y avait tout un, un petit peu un concept de fin. Ça, là, ça parlait de la fin de quelque chose. Oui, la fin du monde. Mais, mais ça p e u t être de... la fin de n'importe quoi. Ça. Exactement. Mais、okay. tu sais, c'est comme、euh, nous autres, c'est pas on veut. Moi, je pourrais dire ça. C'est pas, ah, OK,、euh, comme Cannibal Corp, puis ces autres, ils parlent beaucoup de gore dans leur team. Mais tu sais, c'est comme nous autres, on, était, on voulait pas nécessairement se faire associer à ça ou ça ou ça. Mais on s'est rendu compte que finalement.、Euh, On s'est fait associer plus qu'on pensait, tu sais. Ben,、euh... justement, on n'a pas le choix quand on fait de la musique que tôt ou tard, comme tu viens de le dire, d'être associé à un genre, à un style、mmh, musical.、Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, comme nous autres, c'est comme, je me s i s e r v i souvent, je me suis fait dire, Anne Disney, êtes-vous des témoins de Jéhovah <rire> tu sais, des affaires du de genre, ben, mais tu sais. n o n ça, dans ce temps-là, ça s'appelle <rire> réveillez-vous, tu sais, wake up. <rire> ouais, ben, tu sais, c'est. Nous autres, le but, c'est vraiment de donner un nom vague qui ne veut pas nécessairement dire de quoi en particulier, mais qui veut tout dire en même temps. Vous qualifiez votre musique de quel style, justement? C'est une question qui est, qui est plate, j'en、ouais. conviens, mais à un moment donné, comme on devient tous étiquetés pour une raison ou pour une autre, pour une, pour une chose ou pour une autre, il faut savoir dire un peu qu'est-ce qu'on fait comme musique. Hey, ça, C'est la question, comme tu dis, c'est la question plate parce q u i Mais j'aurais pu p oser pire, j'aurais pu décider de t'engager et de te demander comment tu voulais de l'heure. <rire> o、wow! u a c'est sûr. Non, mais par rapport à cette question-là, tu sais, quel style de musique qu'on fait? Parce qu'on peut dire qu'on est six influences totalement différentes. Puis, on e s s a i e de faire un mix avec ça, mais en、okay. essayant, d'un sens, de sortir un peu de l'ordinaire. Bon, ben, je vais revirer ma question de bord. Vas-y. OK? C'est sûr qu'on n'a pas tous les membres ici présentement, mais vous deux. Toi, Simon, ce que tu préfères, le style de métal que tu préfères, ou le style de musique à large que tu Moi, préfères. Regarde, j'ai commencé au secondaire, j'écoutais beaucoup d'être e d dettes mélodique de plus en plus. Maintenant, je suis plus p o r t é vers le métal progressif. Okay. C'est le Dream Theater. Tu parlais de Symphonie, que c'est tantôt qu'ils vont faire un show avec、mm -hmm. i c e a r c i s e a r c j'ai vraiment aimé. C'est un groupe qui m'a beaucoup influencé.、Okay. Donc, Power, Progressif, euh, Dead Mélodique, c'est mon style, o、okay. k Toi, GD? Ben, moi, je te dirais que j'écoute du Genesis, comme、ouais. je peux écouter du Psychroptic, a d mettons. o、okay. k Bon. C'est assez ouvert. Tu sais, c'est, c'est, c'est, c e s s s e je trouve ça correct. Que... Ce qui est technique, moi, j'adore, tu sais, c'est le fait de me dire, tu sais, c'est pas créé par un ordinateur avec une souris, pis tu sais, c'est le fait de voir ces gars-là s'exécuter en s h a u d u veut pas, là, tu ou tu regardes Dan m o n g r a i n le martyr, exemple.、Ouais. Lui, là, moi, je le regarde jouer, e y pfff, je me demande si sa force est dans ses cheveux comme Sanson, là. Ça, ça serait à <rire> voir s'il va se les faire couper un jour.、Ah, Mais ben... c'est vrai que Dan est un virtuose, faut, faut pas se le cacher. Mais, b o n ça, c'est une réponse de, Pseudo-politicien. Maintenant, JD i e le politicien. Vous faites quoi comme é talent? Je dirais d ê t r e mélodique avec. Moi, je, je, je, je、ouais, euh, trouve qu'on fait du d ê t r e mélodique. Le、okay. son qu'on a donné à l'album, tu sais, du d ê t r e mélodique avec le clavier. Ouais,、euh, côté symphonique aussi.、Ouais, c'est ça.、Okay. Je te dirais, <rire> mais. C'est du d e t e mélodique, mais avec une touche. Il y, y a beaucoup de p i a n o dans l'album. Il y a beaucoup de pianos, des sons、ouais. okay. c l a s s i q u e Principalement d e t e mélodiques. u r t o u t il y a les compositions, mais il y a le son aussi qu'on a donné à l'album qui, qui, qui, qui tend d e t e mélodiques, avec les, les guitares tranchantes, les, le, le, le, le clavier avec des, des cordes. Euh, des, des cuivres、ouais. parfois. D'ailleurs, la production est excellente de l'album.、Oh, ouais, ça, ben, je dois、e e、le dire. Là. Je, Jeff Fortin、euh, ouais, a fait un job C'est、euh... pas un 2 de p i c maintenant. Oui, mais c'est quand même, je sais pas si vous êtes de la même opinion que moi ou même sinistro s à ce niveau-là. Ce s t pas parce qu'on fait du m e t a l que ça doit s'en aller mal. Il y, y, y a beaucoup de bandes qui vont. Je pense peut-être plus du côté black metal. Ils, le ils le vont、local. penser que plus ça sent mal m i e u x c'est plus c'est grim. Il y, y a une mentalité, justement, tu ça parles ça. dans le black metal. Il y, y a un côté black metal que c'est ça. o、ouais, Ça s o l u m n n t mal, des fois. Ils veulent pour, sonner mal C'est peut-être、ouais. pour cacher aussi l'imperfection. L'imperfection, <rire> c'est ça. C'est le côté que t as. Pas trop de talent. Ou fois, trop de aussi, tu n'as sais. pas trop de budget aussi.、Ah, tu sais. Pas trop de budget. On s'entend dessus que n'importe qui, avec un ordinateur et、euh, Internet, t es capable de trouver tous les outils bon, ouais, possibles pour que t en, en rejoignes à y a de là, dans les, la même et q d e tu a l e s de l'allure. Dans le style comme qu'on fait, on n'a pas le choix de bien sonner. Il y a tellement de stocks. Les guitares sont des riffs compliqués. Le clavier qui embarque là-dedans, la bass, des fois, ça embarque c'est compliqué. Il des... faut, faut, faut, faut que ça sonne. Ou sinon,、ouais. ça donne rien. Des fois, je peux dire qu'on est, est les, les cinq.、Euh, On va dire les cinq avec un instrument, en, Le chanteur, c'est un instrument aussi, mais tu sais, genre,、euh, guitare, bass, e、euh, clavier, clavier, drame. drame. o u i s Tu sais, il y, y a, certains bouts que tu sais, il n'y en a pas un qui joue la même affaire que l'autre, mais que l'ambiance donne, que, que ça donne ça sonne bien. Là, vous、t'sais. vous rejoignez quelque part, l e s je sais pas si vous avez entendu le dernier d'un e x p e c t Moi, je suis vraiment pas Je、okay. je dire, dois s un i i s v r a m e t pas fan la de la respect. C'est、okay. okay. vrai que c'est compliqué. là. j e s s a i e d'écouter l'album encore, puis c'est difficile, mais ça sonne. C'est un peu dans, dans, dans cette optique-là、okay. que je veux dire qu'il faut que ça sonne. Tu sais, L'album, ça sonne, mais t'as... c'est tellement bourré. Là, ce, nous autres, je vais venir à la b a e d ce qu'on qu écoute pis ce qu'on passe ici. c'est à、euh, 99% du stock、ouais. qui sonne. Ouais. Faut que、mm -hmm. ça sonne. Ouais, ça, c'est moi, pour moi, personnellement, pis je pense que pour lui aussi, c'est, c'est un critère important. Il me semble que t'es être... musicien. Pourquoi tu sonnerais à la boîte, tu, sais, tu Ben non, tu, tu peux、beau. écouter, là,、euh, je sais pas, moi, tu vas écouter du Hate Eternal. C'est hyper saturé, mais ça sonne. Ça sonne. Tu sais, je veux dire,、euh, pis tu vas retrouver, tu parlais de Genesis tout à l'heure, quoi. Tu penses、ah, ah, que, que Genesis, c'est a Oui, absolument, Surtout dans le temps de Phil Collins pis de Peter Gabriel, c à e l i n e g and then by the pound, Strat, etc. Chef d'oeuvre, tout à fait. Je, je suis vraiment heureux de t'entendre dire ça. <rire> J'aime beaucoup aussi. Mais tu vois, c'est deux opposés de, de musique. Les deux sonnent excessivement. Puis, je pense que quelque part,、euh, si on veut que le message musical passe, il faut aussi que les, les auditeurs, ceux qui écoutent l'album, soient capables de comprendre ce qui se passe aussi et d'entendre les subtilités et ainsi、voilà. de suite.、Voilà. J'ai une autre question pour vous autres.、Euh, je ne sais pas respectivement, ça fait combien de temps que vous écoutez d e métal, mais peu importe. Vous trouvez présentement la scène métal. Vous la positionnez comme, h e Avez-vous l'impression qu'il y a des choses qui ont, qui ont été reprises des anciens styles? Exemple des années 70. Vous parlez de progressif tout à l'heure ça vient des années 70. Avez-vous l'impression, des fois, que la scène, on, que le, le, le, dicton, rien ne s e c r i e rien ne se perd, revient? On a tué, on, on, dit, bon, ben là, on est rendu avec,、euh, du dead core, on est rendu avec、euh, du spring core, on est rendu avec <rire> du, du, bullshit core, ça f i n de même. Mais,、euh, Comment vous voyez la scène métal? Est-ce qu'elle est saturée? Est-ce qu'elle continue à évoluer? Est-ce qu'elle revient en arrière pour reprendre des anciens éléments?、Mmh, moi, je dirais un peu des trois. Il y, y a plusieurs styles, comme tu dis, a m e t t o n s le, le dead core, ces affaires-là. C'est comme un mélange de dead metal puis de hardcore.、Mmh. Fait que, v e u x v e u x pas, c'est comme deux styles qui ont mis ensemble. Oui. Mais tu as d'autres groupes, comme a t t un s on Expect, qu'eux autres. Moi, je trouve que, même si vous n'êtes pas fan de ça, on ne peut pas dire que ce groupe-là innove pas dans la scène métal. Je suis entièrement d'accord. Il y a Martyr aussi, qu'eux autres font quelque chose de particulier. Je dirais que c'est du cas par cas rendu là, pour répondre à cette question-là. Excellent, toi a u s s JD parlait du mix des styles. J'entends des groupes, c'est vraiment du death metal brutal pendant un riff. t arrives au couplet, puis là, c'est quasiment、euh, du, jazz. du emo à la limite. Du ouais. jazz. Oui,、ouais. ouais, effectivement. p a r moi, mes gars, ils écoutent des, des trucs comme、euh, Asking Alexandria ou.、Euh, Je connais pas. C'est des g e n s de bandes、okay. de deadcore, quand même, là, qui viennent à un moment donné. C'est、ouais. carrément emo. Après ça, ça repart et ça bug.、Euh, Est-ce est qu'on ré... est qu réinvente la musique en faisant ça Je suis plus ou moins certain, mais on réinvente un style en d i r e OK, ça, j'écoute ça. Ou on rafraîchit un style. Peut on peut rafraîchir un style, oui. oui. Mais il y a aussi le fait, veut, veut pas, on a nos influences. Oui. Fait que, tu sais, les influences vont toujours paraître au travers de notre musique, peu importe le style qu'on va faire. C'est important. C'est une grande vérité.、Oui, C'est difficile de dire, d'écouter un band, de dire, ah,、oh, ça, ça sonne、euh, comme rien, tu sais. C'est sûr que tu vas écouter un band, ah,、oh, ça sonne comme ça, ça me fait penser à、vrai. ça. Ça g r i、ouais. f f l o u ah, ça me fait penser à ça. Je disais, je posais cette question-là parce que. Je veux dire,、euh, j'imagine que vous aussi, t r vous êtes des consommateurs de musique, peu importe le style. Nous autres, c'est、si、à l'émission, on n'a aussi pas le choix vraiment de se tenir à l'affût des, peut-être des trucs qui peuvent être importants, des nouveautés. On se rend compte, depuis peut-être les deux dernières années, que le trash metal old school revient beaucoup. des, des, des formations qui sont des nouvelles formations, principalement des États-Unis. Euh, même, je dirais aussi, e、euh, n Europe. En aussi. Europe aussi qui reprennent le style trash old school des années 80 dans le style de composition, dans le style de son. Évidemment, avec une production d'aujourd'hui. Je me dis, écoute, c'est peut-être la boucle qui, qui, qui se boucle à quelque part, je ne sais pas, là. peut-être. Mais,、euh, parce que c'est à un moment donné, pis je, principalement la scène au Québec, rapportons-nous peut-être,、euh, dans les débuts des années 2000, tout le monde faisait à peu près du technical death metal. Après ça, woop, et là, le suffixe core est arrivé, qui n'a pas été inventé parce qu'il existait depuis bien longtemps. Tout le monde s'est mis à faire un peu de core. Après ça, tout le monde s'est revenu. Puis là, d'un coup, les gens ont découvert que la musique、euh, progressive pouvait bien s'intégrer dans le métal. C'était un peu dans ce sens-là qu'était i ma question.、Mm -hmm. ben moi, ce que je trouve, que je trouve le、temps. fun du métal, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas ça. Mais le métal, tu peux quasiment mixer n'importe quoi avec ça. Puis ça. Ça va donner un bon résultat. Ben, à la limite, je pense que oui. T'sais, comme exemple, je parlais avec un, un gars à job et je lui disais, moi, je regarde du classique, j'adore ça. Puis si tu écoutes comme faux en、no、automne, tu vas en entendre du classique, mais tu sais, c'est sûr, avec de la distorsion p o toute l'équipe, mais de la oui, base, elle、oui. est là. Oui, il y a des cours si... à l'université qui comparent, qu tu sais, qui font le parallèle entre le métal et le classique.、Là. Ça, c'est en musique là, rendu ah, ouais. au. Ah o a s、ouais, ça a maîtrisé,、ouais. là, dans le fond. J'ai dit, il y a d u quelque chose, si tu écoutes comme faux, pense que si tu écoutes comme faux, chaque band, tu vas trouver quelque chose de spécial dans le band. T'sais, Probablement. Quand, quand j'ai commencé à écouter, je donne un exemple le style Blind Guardian, speed metal. Un、ouais. peu. Là, Mon j u m e r de gars me faisait écouter ça, puis plein de, de, de bandes de ce type-là, symphoniques un peu. Là, dit, ça, ça, sonne, ça sonne tout pareil. Finalement,、okay. tu te mets à écouter ça, puis tu te dis Oh, ça, b e n oui, c'est différent. Fait, fait que je me dis en écoutant chaque band, chaque band a de quoi à dire, a quelque chose à, à, à démontrer, dans le fond. Fait Mais là, ce sont de sages-paroles. Oh <rire> Votre album, Beyond the t h e a t r e C'est le premier album que vous faites. Oui, premier、l、album. Album complet, oui. On, on a deux, dé, dé deux démos avant、okay. ça.、Euh, Parlez-nous-en un petit peu. Vous parliez tout à l'heure que c'était qu qu conceptuel. Oui, bien, dans le fond, l'histoire de tout ça, c'est. On peut dire que c'est quatre personnages qui ont,、euh, qui ont vécu dans des époques différentes. OK. Mais <coughs> qui、Pardon. se rejoignent toutes à un moment donné pour foutre le chaos. OK. En gros, tu sais, c'est comme il y a le, premier,、euh, le premier volet qui est un peu comment ça s'est passé.、Mm -hmm. Ensuite de ça, il y a le deuxième volet. Le Deuxième volet, deuxième volet pardon.、Mais、qui sont des actes, finalement. De <rire>、ouais. Le deuxième volet, on présente les personnages. Puis le troisième, c'est plus l'évolution au travers、euh, des, des années, comment ça s'est passé. Parce qu'on peut dire que dans les époques, c'est comme différent comment ça s'est passé.、Okay. Comme、euh, la tune Instinct of Tragedy, c'est plus.、Euh, De dire à quel point que l'être humain est, est lamentable,、euh, dans, dans tous les sens du mot, que le. En voulant créer ce qu'on fait, c'est qu'on détruit plus que d'autres choses. OK.、Pis、c e s t r e b r a l abortion, c'est plus côté politique、okay. euh, qu'on voit ça. OK. Ça se trouve être un peu. Il、euh, y a de l'engagement là-dedans, là, d'une certaine façon. Oui, si on、ouais. veut. À la f l é À un c a i n niveau social, là. Oui, c'est ça. Dans l'histoire. OK. Le processus d'enregistrement, comment ça s'est passé?、Euh, grosso modo, ça a été très laborieux et pénible ou si les choses s o n t bien coulées d'elles-mêmes? Ça dépend. OK. Il y a des parce des parce instruments. Que, là, mais、oui. Par, Jeff... parlons-nous du ça et de, de, du <rire> d é p a r t OK. Parce que mettons que Jeff est une personne très minutieuse, puis il faut que ça soit sa coche. OK. Parce que je ne veux pas que c'est son nom qui va être sur le produit.、Mm -hmm. Fait il y a, dans mon cas, il a fallu que je réapprenne à jouer de la guitare carrément. Ah oui? Ah、ouais. À ce point-là. Ah, c'est, tu s a c'est comme p i c, est, c, est, c est plus fort. Ah, tu devrais jouer, miouter tes cartes plus de cette façon-là. Pis t a c'est, il、euh, y a des bouts qu'on peut dire que c'était pas du note par note, mais pas loin, là. Pis là, le compteur roule pendant ce temps-là. o u i le compteur est un prix, t、okay. okay. un okay. prix a d j o i u s en nous écoutant, pis en jasant un peu a v e c nous autres, il, il a su quel type qu'on était, donc il nous a dit, OK, je vais vous charger le temps. Puis ça donnait t e n p s ça donnait ça. Julie disait réapprendre à jouer de la guitare. Ce gars-là, il trouve tes. Je ne dirais pas tes défauts, mais je veux dire tes faiblesses. Suite, au premier riff que tu vas jouer, il dit Oh, fais attention, mettons tes doigts à cette place-là, tu ne fais pas ça dans ton riff. OK, genre Là, tu rejoues ton riff. Mais ça doit être un petit peu ça doit un p e t i t peu p i q u e r l'orgueil. Oui, mais au bout du compte. Dire wow, tu dis, w o u tu sais, dans le fond. C'était tu... pour le mieux. Oui,、mm -hmm. en effet. Puis,、okay. oh. euh, point de vue vocal, pour ma part,、euh, ça a été assez raide aussi. Oui, p a i t que JD a fait、euh, la, quasiment l'entièreté des vocales. Il y a、mm -hmm. quelques bacs vocales faits par le, le bassiste. OK. Mais, mais c'est ça, pour les vocales, ça a été dur aussi parce qu'ils checkent la prononciation aussi.、Okay. Et moi, je suis un Québécois de Trois-Rivières qui parle anglais trois fois par année. <rire> <laughs> fait que je vous laisse imaginer.、Euh, C'est pas de même, ça se dit. Bon, moi, si tu n'es pas s u le lac Saint-Jean, tu es correct. <rire> ouais. À un moment donné, fait, dans une détourne, j'avais fait la t a i e de ma vie. Tu sais, vraiment, je pense que je n'ai jamais gueulé aussi bien. Ouais, mais elle Et... se prononce pas de même. h e e u x Sérieusement, là, je suis sorti du studio, je suis allé dehors, j'ai fumé trois cigarettes en ligne, la boucane qui me sortait des oreilles. <rire> tu sais, pas dire qu'on fait ça aussi. Nous autres, on est des gars qui travaillent la semaine, donc la fin de semaine, on、ouais. monte là-bas.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 Mais à la fin de la journée, l'écho, t'as l'impression, que c'est un, un, bruit de tonnerre. C'est, l e s plus de la couffaine, c'est rendu, là. Ah,、ouais, es, c'est ça. T'es rendu d'un forge des titans. <rire> Messieurs, si vous le voulez, on va l'écouter une première pièce tirée de l'album Beyond the Theater, qui la pièce d'ouverture sur l'acte 1, Worshipper of Chaos.、Oh. On va écouter、ah. ça immédiatement. Hand is near.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 Écoutez. 89.、Oh. 21h04, nous sommes de retour. Vous êtes toujours à l a n i m a t i o n de s h e Undead Incorporated Show en compagnie de moi-même, bien sûr, Sinistro, ce, ce sale gobelet. Et G.D. Simon, la formation i n d i s n e、euh, y Lorsqu'on écoutait votre pièce. Premier, du premier album, pièce d'ouverture,、euh, Worshipper, Worshipper of Chaos, pardon. Très bonne pièce, soit dit en passant. Simon, t as dit quelque chose de très intéressant, t as parlé de démo démocratisation de la ouais, musique. Ouais, Il s、ouais. o r t ses mots en français. Oui, a s oui, a s oui. a s Puis ça,、ouais. ouais, ouais, ouais. ça c'est un aspect important parce que, on le disait, maintenant, Tout le monde qui possède un ordinateur peut décider,、ouais. entre guillemets, de faire de la musique. o、ouais. u Puis n'importe qui qui veut faire de la musique, je veux dire, mettons, je parle d'exemple la guitare. Tout le monde peut jouer de la guitare maintenant dans les années 70. Avoir une guitare et un amplificateur, c'était spécial. Mais l'Ampteur、oui. en 2011, là, oubliez ça, n'importe qui、euh, qui veut jouer、Il、de la guitare. Avant de avec l'internet, des tutoriels,、bien. tu peux apprendre à jouer de la guitare comme ça, là, en claquant des doigts. Juste avec les guitares pro et les tablatures, c'est ça.、Euh, ah, ouais. ouais. Apprendre une t o u n e c'est pas long, c'est pas difficile. de as la lecture.、Pis、les tablatures, comme j'ai dit, c'est facile à lire. Absolument. Comme mon père dans le temps, parce que mon père aussi est musicien. Puis lui, c'était plus un band de cover qui l avait, tu sais, il faisait des shows trois soirs semaine. Il a payé son université avec ça d'ailleurs. Puis il disait, moi, dans le temps, pour apprendre une tune, c'est avec l e tournée 10, puis tout le temps, tu l a g u e t ton bras, c'est ça. Oui, o n on est de cette époque-là, nous autres. On apprenait une tune, on voulait apprendre Circle of the Tyrants, de Celtic Frost, bien, tu mets le vinyle, puis tu l'apprends. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je faisais de la musique avec un band, puis qu'on avait monté Angel of Death. Ben, c'était, on n'avait pas encore décédé, là. On est des dinosaures, peut-être, là, mais c e s t encore a u v é n i l e Vénile, vénile, v i n i l e Tu pognais à la pièce, là, t'appartais, pis u là, tu montais un bout, pis u là, tu redéquilles, tu, tu recommences. p a i c qu'on s'entend dessus qu avec un ampli de bass, mais il est pas trop fort, parce que ton aiguille, il appart. s Mais, moi, ça m'amène à une question. Quand on parle de cette fameuse démocratisation de la musique, comme bon, tu viens de le dire, Simon, et JD aussi, est-ce que pour vous autres, avez-vous l'impression que Ça fait qu'il y a des musiciens moins musiciens ou moins bons qui peuvent avoir accès à en faire maintenant. Oui, tout à fait. OK. Non, j'aime la franchise. J'aime ça. Parce que, tu sais, n'importe qui qui veut jouer de la guitare peut jouer de la guitare. Autant qu'il y a n'importe qui qui veut se construire un cabanon chez eux peut le faire.、Mm -hmm. ouais, mais le contraire, est v r a i aussi. j a i pas te couper, mais quelqu'un qui a du potentiel、mm -hmm. euh, peut être bon. Tu sais, il y a de, de plus en plus, plus de, de bons guitaristes qui sont exceptionnels. Tu i s c'est vrai. Je veux mais... dire, qui font des affaires qu'on n'a jamais vues. Je pense aux Japonais là, qui, qui, qui jouent.、Euh, oui, c'est l'enfer. Ça, c'est fou. Là, on n'aurait pas vu ça, l 0、ouais, Effectivement. Ou, ça amène aussi un autre niveau. Là, mais, mais la musique étant ce qu'elle est, puis on, on, on, on est pratiquement rendu en 2012, là, on sait qu'il y a énormément de bandes, q u i a énormément d'artistes, de musiciens.、Euh, L'entonnoir est plein, puis il n'y en a pas beaucoup qui sortent au bout. Ça a m è n e d e s s u s Euh, le fait que n'importe qui peut s'improviser, je dis bien encore, entre guillemets, peut s'improviser musicien, avez-vous l'impression que ça peut enlever la chance à d'autres qui le sont vraiment、mmh. de pouvoir performer ou de se faire connaître? Pas nécessairement. p a、okay. moi, je me dis, il veut, pas, là, mettons、euh, qu'on check les, les promoteurs ou tout ça. Tu s i un band, je joue pas droite, puis c'est tout c r a c h e leur affaire, que ça n'a pas de bon sens. T'sais, ils ne seront peut-être pas nécessairement portés à les bouquer, en moins qu'ils se disent, ah,、oh, e u autres, ils attirent pas mal. Mais tu sais, genre,、okay. euh, c'est sûr qu'il y a des bandes qui ne sont pas nécessairement bouquées pour le talent, mais ça, c'est. C'est juste un point aussi. Je veux pas faire de généralisation, mais de nos côtés aussi, il y a des bandes qui sont、euh, très p e r f o r m a n t s comme on va jouer avec Calter,、euh, puis ça, c e t t b a n l à Calter, c'est ça qui a ouvert le vendredi. Oui, oui, on t fait une bonne、ouais, ouais, job a u s s é r i e u s e m e n t ces gars-là, c'est des. Gars -là, T'es puissant musicien.、Euh, là, si puis... t'es、si、bon,、euh, un jour ou l'autre, tu vas percer. Si ton ben est bon, si vous êtes doué, si、euh, vous faites de quoi qui, que le monde aime, vous allez vous allez accrocher l l e z a quelqu'un à quelque part qui va dire OK, eux autres, on les monte.、Okay. Ouais. Mais ça, d u n autre c ô t é ça je suis pas d'accord. Moi, je vois plus ça comme un coup de dé. parce que, Oui, il、euh, y, comme... y a de ça aussi. Il y a, a, a u t être a bonne place comme... au bon moment. Comme le、oui. docteur disait tantôt, la tanoire est pleine. Oui. Mais, tu sais, les compagnies ne peuvent pas signer toutes les b a n d s qui、non. sont là. là non, puis mais... en même temps, c'est des compagnies, quand ils te font signer un contrat, il faut que tu sois prêt à l'accepter, le contrat qui vient avec.、Ouais. Des fois, ça ne veut pas dire que ça v a f a i r e ton affaire.、Euh, tu sais, es-tu prêt à sacrifier、euh, ton, ta vue musicale de ton band au détriment de ce qu'une compagnie de 10 va te dire? Non. Tu change s ton logo, ben là, tu non, vas changer le titre de、ça. tout, tu vas changer. Non, non, non. Mais, mais c'est aujourd'hui. qui est la, je dirais, l'envers de ça, c'est que le fait d'être indépendant, de s'autoproduire souvent, de, de, de, sortir les albums sur indie, ça permet de dire, ben, écoute, moi, là,、euh, je déciderais, comme,、mm. comme il disait, je change pas de nom, pis, u、euh, t o i je me rappelle, écoute, il、euh, y a une époque où que tu te rentrais en studio, pis le producteur, il arrivait, il disait, hey, toi, t o i t t'as débat e ta distorsion de l'autre, u n'as trop, pis t'étais là, ouais, moi, ça fait dix ans qu'on joue comme ça, pis t'avais pas le choix, là, tu sais.、Mm -hmm. Ben, ça marche encore de même. Là, oui, c'est ça, mais pour des bandes comme i n d i s n i r Non, m a c'est sûr que si t'es、si、in indépendant, t'es es, c e t t o w i l e Boss dans ta business,、mm -hmm. Ouais, e t moi, j'ai aussi comme principe, la journée que ce que je fais comme musique ne me plaira plus, Je vais arrêter de faire de la musique.、Okay. Un je ne me, met, me mettrai pas à faire de la musique pour faire plaisir au monde. Parce que c'est ça, un terme... un Le terme que j'utilise pour ça, excusez-moi, ça peut être vu de façon vulgaire. J'appelle ça de la prostitution musicale. Tout à fait. Il y en a beaucoup. Absolument. Il y en a qui sont très bien là-dedans. Là. Mais moi, personnellement, le fait. C'est comme se lever pour faire un e job que tu n'aimes pas. Oui, c'est vrai. Puis Tant qu'à faire quelque chose que je n'aime pas, je t r o u v e aussi bien de ne pas le faire. Tout à fait. Il y en a qui veulent pogner aussi et qui vont faire quelque chose pour pogner. Pour pogner.、Ouais. Oui, mais tu sais, comme moi, ça, ça m'amène à, à mon autre point.、Ouais. Pour vous autres maintenant qui é v o l u a e n sur la scène métal il y a encore pas si longtemps que ça, là, je le calcule en années, on disait que la seule musique qui était jetable, c'était la pop.、Okay? Ce qui passe、euh, les top 40 et compagnie, que quand la pièce avait joué pendant une couple de mois, généralement, tu n'entendais plus parler. Puis l'artiste, le chanteur ou la chanteuse, tu n'entendais plus parler. On voit depuis un certain nombre d'années que le métal a aussi son côté trend. e quelque part. Et Brian Slagle de, de Metal Blade l'a dit ouvertement il dit, je n h a n g pas de ban d si je ne vois que ce n'est pas dans ce qui est le mood du moment.、Mm, ouais. Vous autres, vous considérez-vous que on ne qu met pas ça à un niveau là, mondial, on met ça à un niveau qui est cas par cas Vous autres, vous jouez dans h a d i s n e y vous faites la musique qui vous plaît, à laquelle vous croyez quelque part aussi, qui vous, vous donne, qui vous rend heureux à faire, à composer, à jouer, à enregistrer, à performer.、Euh, pour vous, votre musique, est-ce qu'elle rentre dans une forme de mode, ou vous, vous autres, c'est carrément, on s'en fout, puis on va faire ça, puis regarde, si l'année prochaine, on nous dit que maintenant, c'est le technical jazz metal, qui est,、euh, le in, par-dessus tout, on va s'en aller vers ça. Avez-vous une ligne de conduite? Avez-vous tendance à vouloir aller vers ce qui peut être le plus profitable pour vous autres? Non, non.、Absolument、vraiment pas. pas. Nous autres, c'est vraiment faire ce qu'on aime, puis d ê t tête. p i s i le monde n'aime pas ça, bien, ils ont juste à ne pas nous écouter.、Ouais. Ah, tu disais je... <rire>、okay. que tu aimais ça de l'air, je pense que je ne peux pas être plus t r i s Non, c'est vrai, c'est vrai. c'est correct. Tu sais,、euh, je me dis, pourquoi faire de la musique pour le monde? Tu sais, le plus important, c'est ce que nous autres, on ressent en jouant nos、ah, pièces. s t u e je p s o u i ça, je suis d'accord avec toi. Mais le but de la musique, à quelque part, n'est pas d'aller rendre. Je dis là, ça a l'air un peu、euh, naïf, ce que je vais dire, mais quand on prend le temps d'enregistrer de la musique, ce s t pas vouloir aller rendre heureux quelqu'un, est-ce qu'il l'écoute aussi? Ça, c'est sûr. Mais je donne. Comment je pourrais dire ça? On a, nous autres, on a quand même un public qui nous suit ici. OK. À Trois-Rivières, tu sais, je pense qu'on a quand même une crowd poppée. OK. Mais je me dis pourquoi dévier du chemin qu'on a pour essayer d'accrocher d'autres mondes.、Okay. Tu sais, je me dis. On parlait, on parlait des influences tout à l'heure. Je veux dire,、ouais. nous autres, ce qu'on crée, c'est basé sur nos influences. Si v e u l pas, puis ce qu'on écoute, puis ce qu'on a écouté. On a évolué ensemble, on est un band, on est des chums depuis un、euh, certain nombre d'années. Donc, tu sais, si、euh, c'est un autre style de musique dans trois ans qui devient populaire, ben, pas, pas populaire, mais. Plus à la mode.、Okay. On n'ira pas vers ça. Je veux dire, nous autres, on va faire un style du jazz. Je ne suis pas grave de jouer du jazz. Je n'irai pas jouer du jazz. Le jazz, <rire> jazz métal devient populaire, mettons.、Okay. T'sais, t'sais, nous autres, quand on compose, ça sort comme ça sort,、okay. tout simplement. Fait que dans le fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre band, il sort carrément de vos tripes. Oui, il、oui. y, <rire> y, y, y a une forme, pas une forme de, de, de fermeture, ce n'est pas le cas, mais il y a une forme de, de, de dire. Quand on décide de faire ce qu'on fait, on s'exclut de ce qui se passe autour. On est tous des gars dans le band qui aiment la musique en général.、Okay. On a des influences différentes. Oui, on amène quelque chose. Un gars compose une t o u n e on l'amène. Elle passe t u au conseil, elle passe pas. Oui,、ah, moi j'aime moins ce riff-là. OK, on va, checker, on va checker ça. On jam m e une soirée. OK, parfait. Tout le monde aime cette musique-là.、Okay. Comme exemple, la t o u n e、euh, suicidée, il y a e p i t a Field, que celle-là.、Euh Moi, au début, je la détestais, cette chanson-là. OK. Puis à un moment donné, moi, p i s s e t on s'est assis ensemble, puis j'y ai expliqué pourquoi j'aimais pas la t o u n e Puis là, on a commencé à travailler ensemble, parce que ça, c'est une de ses compositions à lui.、Mm -hmm. c'est ça, on a commencé à travailler ensemble, puis je te dirais que, avec le résultat qu'elle a présentement, parce qu'il、euh, y a bien des affaires qui ont changé dedans, là, la première version, ça n'a aucun rapport quasiment avec ce qui a s u c c é d é Oui. Puis je dirais que c'est rendu une de mes préférées.、Là. Ah! Tu vois? Tu s a c'est vraiment le, le, le fait de prendre le temps de s'asseoir ensemble, de mettre les points CI, les bars CT, puis d'après ça, travailler dans un sens qu'on va s'y plaire tous les deux, tu sais. Ça, c'est très bien dit. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que généralement, l'harmonie règne au sein du band ou est-ce qu'il y a une ou deux. têtes Plus forte que les autres qui l'ident un peu plus. Je pense qu'on peut dire que tu e as devant toi les têtes fortes. <rire> OK. Il m'a、euh... déjà souhaité que mon bloc pogne en feu là, parce qu'il <rire> était choqué après moi.、Mais、ça, c'est、oh, des、ouais. choses qu'on pense pas. Là, bon, qu ça ça change、oh, sur le coup de l'émotion. Sérieusement,、okay. ça, ça arrive des fois qu'on a des prises d'abec, de mais、okay. quand on prend du recul, on se camme les nerfs puis après ça, on s'assit puis on jase. Mais、okay. en、certain. fait, c'est un peu normal. Vous êtes les deux instigateurs du band. Ça f t partie de ça étant adolescents. Vous avez continué à travailler ensemble. C'est un peu normal que ce soit des gens qui Que ce soit greffé à vous et non l'inverse. Oui, pis il veut, veut pas, tu sais. Nous autres, on a commencé à jouer de la guitare ensemble, fait qu'on a une chimie incroyable.、Ouais. Okay. On a des, des compositions qui peuvent se ressembler, là, OK. On, moi, je suis capable facilement de comprendre ce que lui va. Ben, c'est ça. Il y a y un dialogue qui est non-verbal à quelque on part. On est capable、aussi. de se prévoir l'un l'autre des fois, OK. Tu sais, ben,、ouais, vas-y. Non, non, ça c'est beau. Non, non je trouve ça.、Euh, Je trouve ça cool de vous entendre parce qu'on le voit que c'est vrai ce que vous dites. Ben, je, je pense à Toon Beyond the Theater, l'album、euh, éponyme. Là, la, la, la, la pièce chanson, éponyme. oui. Ça,、euh, ça c'est une, une chanson qui a été composée entièrement par le c l a v i e r i s t e Il y a un autre style de composition complètement. Mais quand il est arrivé avec ça, on a dit Waouh, c'est débile. Puis、okay. euh, ça, ça rentrait dans. Dans ce, ce qu'on voulait faire, moi et JD,、mm -hmm. on dit Hey, c'est p é t é on va jouer ça, puis on a greffé de la guitare au clavier, je pense, au, à la première minute de la chanson. Parce que ça, c'est vraiment juste du piano q u i avait de c o m p o s é autant que dans, dans la nouvelle chanson qu'on est en train de composer présentement, parce qu'on est déjà en train de composer le deuxième album.、Ouais. OK. Puis, c'est ça, c est, c est...、Euh, dans le fond,、euh, la, la, la pièce, e l s'appelle、euh, Symphony. Euh, non, c'est. Comment elle s'appelle C'est Made Symphony with b l o o d Ou、oh, Bloody Symphony. En tout cas, on n'est pas encore、ouais、fixé totalement、okay. sur les titres. Fait o n va dire SWB. Parce qu'on l'appelle de même en pratique.、Euh, cette chanson-là, Alex il est arrivé avec un bout de piano. Tu i s c'est en plein milieu de la pièce. Puis,、euh, ça dure quasiment deux minutes, mais c'est juste du piano. Puis là, ça a été de composer de la guitare autour de ça pour que ça soit vraiment、euh, quelque chose de fucké, là. y、okay. Tu sais, je parle encore de nos influences, notre style. On a tous un style qu'on joue. Donc, nos styles de riff, s de composition fitaient dans ce que lui amenait au clavier. Tu sais, on n'a pas peur aussi de le dire que quand quelqu'un amène de quoi de bizarre ou. Qui ne nous accroche pas. Ben, là, regarde, moi, ça, ça ne m'accroche pas. Bon, de ça, A à Z.、Là. Ça, je pense que c'est la clé de la réussite,、mm -hmm. là, de, de dire il faut savoir dans la vie ce qu'on aime, il faut savoir ce qu'on n'aime pas aussi. e t aussi, ce qui n'est pas prêt, c'est qu'avec、euh, les, les techniques d'enregistrement à cette heure, tu sais,、euh, c'est pas dur de produire une maquette, comme on disait tantôt. Exact. Fait que,、euh, mettons, qu'il y a de quoi qui ne passe pas au conseil, on, on le pogne, on le met dans notre dossier sur notre bureau qui s'appelle Riff. Puis <rire> à un moment donné, tu tu es en train de composer. Tu le laisses mijoter.、Oui, tu sais, t es en train de composer une tune, puis te m un riff. Et là, tu réécoutes tes riffs, tu fais comme, ouais, ça, ça a pas passé au conseil, mais peut-être bien que placé là, ça passerait. Ouais, non, là, mais. C'est vrai.、Hein? Tu le fais, tu dis pas un mot, tu l'envoies yoga, pis u ils font comme, crème, c'est bon. Ouais, tu te rappelles-tu? C'était tout le temps à pas p a s s é au conseil, ça, c'est. d r ô le. Là,、drôle. tu y remets sur le nez, tu Ah, ça, c'est sûr, moi, c'est du c h o u c h、bon. Ça, c'est bon, genre,、euh, je peux être très baveux. <rire> Quels sont les. Tu, ben écoute, tu viens de, de dire que vous étiez en train de, de, ben en fait de composer pour le deuxième album, ce qui、ouais. est une bonne nouvelle on peut en soi. Je peux dire qu'on a déjà、euh, deux t u n e s qui sont complètes. Qu on, a, le... on, on a un tableau、euh, dans le local, puis、ouais. le tableau est plein. On,、ouais. on a déjà au moins.、Euh, tu sais, on a pas peut... e p t t u n e s en attente de composer,、ah, ouais. c o m p o s e r Ah oui. Je peux、ouais. dire qu'il y en a deux qui sont officielles, parce que je pense bien、ouais. que、ouais. Mes s o u c i è e s t officielle pas、ouais. mal. Tu s on en a deux qui sont déjà officiels,、euh, qu'il reste juste à les monter en groupe et être capable de les jouer ensemble. Il y a tellement de tout... choses qui nous planent en arrière de la tête. De dire, okay. OK. Il nous reste juste à, à le garocher. r Bien, c'est ça, être puis... créatif. Qu'est-ce Qu que vous préférez entre、euh, le fait d'être en studio ou de faire du live? C'est deux trucs différents. Ça, c'est clair. Mais, mais il doit y avoir un penchant pour un. OK. Le studio, c'est plus le côté、euh, technique et perfection. OK. Euh, Moi, Je veux, veux pas, ok, j'ai pété la coche en s c i s i o n une couple de fois, mais d'un autre côté, je suis content de l'avoir vécu parce que ça m'a aidé pas mal dans mon playing. Dans de T'en retirer pas mal, oui, c'est ça. Mais faire du live, on. on le le on peut live, c'est le party. On,、ouais. peut, on peut pas、euh, faire de la musique sans. Ben, quand on a des créations comme ça puis qu'on sort quelque chose sans faire du live, puis entendre la, la foule crier euh, ou. Euh, Après une chanson où.、Euh, juste, hey, hey, ouais, c est c est juste ça. Hey! Hey! C'est juste ça, là. C'est un feeling incroyable. Quand tu joues, tu joues pour eux autres qui viennent t'écouter. Tu、mm -hmm. vois le monde trashant avant de toi. Et, et eux a u t r e Ils te garochent une énergie qui te b o o s t e à leur en garocher r encore plus、mm -hmm. si tu veux leur en bon, plein bon, la un... face.、Ouais, Je pense、ouais, qu'on joue d'abord pour, pour aller faire du live. OK. Puis ensuite, on va en studio. Mais studio aussi, c'est très, très. Mais studio est plus cérébral un peu. Oui, en effet. J'ai bien aimé. Fait que vous êtes pas mal. pas Mal équilibré, là. o、ouais. ù les deux aspects、ouais. vous plaisent bien、ouais. ah, également. Oui, que, un va pas sans l'autre pour vous. C'est sûr、de. que、ouais. moi, j'suis personnellement, je suis plus le gars qui. Te, le live, parce que le live, c'est l'énergie qui ça te, ça te rapporte.、Mmh. OK. Tandis que le studio, c'est plus comme ce que le produit qui ça te rapporte. Moi, je pense que si j'aurais à choisir entre les deux, ça serait plus le studio, je te dis.、Ah, oui, ça、ouais? serait plus le live.、Ah, si il faudrait trancher,、si, si, petit... là, ça serait ça.、Mais、OK.、Oh, un va pas sans l'autre. J'adore faire du live aussi. C'est bien ça、easy. pour trancher, pour répondre à ta question.、Là. Donc,、euh, vous êtes en, en processus de composition pour le deuxième album. Quels sont les projets pr à venir i m m é d i a t pour la formation Indesneer? b o n c'est sûr que là, on, comme,、euh, comme je disais en début d'entrevue, on fait notre,、euh, notre lancement officiel d'album avec、euh, Calter, Eternam et Trollens.、Okay. Au, au Rock Café Le Stage. Quelle date déjà? C'est le 14 janvier. 14 janvier. C'est、euh, 8 en pré-vente, si je ne me trompe pas. C'est une consommation gratuite avec, avec la pré-vente. OK. C'est assez intéressant. Bon. On s t l e r v o r ç t c'est un line-up de la mort. c a l t e u r et Eternam, c'est des groupes qui sont sur Metal b l a e Eternam ils sont sur Metal Blade en plus. Ben oui, c'est vrai. n o oui, c'est o u a i Et c a l t e r pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est. C'est sûr, c'est pour les personnes qui n'aiment pas le mélodique. C'est sûr, c'est du death metal mélodique, progressif un peu. Les tones sont longues. Il y a Troll M, parce que c'est des bons chums de gars à moi. e u autres, c'est plus f o l k u u n peu ses bars. OK. Fait, le, les projets à venir, c'est sûr qu'en 2012, on va, on va sortir l'album le 14 janvier officiellement. Il y en a qui ont déjà.、Euh, on l'a vendu aux Trois-Rivières Metal Fest il y,、mm -hmm. y en a qui se l'ont、euh, approprié.、Mm -hmm. En 2012, c'est sûr que c'est faire des shows. a l l、euh, Essayez r e de lancer notre album、ça. au plus d'endroits p o s s i b l e Au, au puis... Québec, c'est sûr.、Euh, Êtes-vous ouvert là,、euh, à pas mal tout au niveau des lives et ces choses-là Oui, oui. C'est certain.、Ouais. Ouais. C'est、okay. certain. certain, regarde.、Là. On va écouter une dernière pièce pour. Ben, c'est pas la dernière pièce de l'album. C'est. Moi, j'ai été vraiment. Je vous dirais, le, le Pekin g du, du début de la tourne, c'est Demon s l、oh, a r d、oh, n Horn. j, j, <rire> j é、sure. oh, <rire> sure. t a i s sûr. J'étais sûr. T'as dit Pekin, mais.、Ah tu sais, ouais. Premier titre de cette tourne-là, ça allait être 6 minutes mal au bras. <rire> ça, ça, veut tout dire. On va aller écouter Demon's Horn, qui se trouve être la troisième pièce de l'album Beyond Theater. Messieurs, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés, d'avoir passé ce temps-là avec nous autres. C'était très intéressant.、Ouais, c'est nous qui te avez... remercie.、Euh, e de... u Grand plaisir, grand plaisir. Et puis,、euh, moi, je dis tout le temps la même chose.、Euh, je vous souhaite de toujours rester réaliste. Oui, ben,、ah, oh, et d'avoir du plaisir. Moi, moi, moi, personnellement, je fais ça d'abord pour un, pour le plaisir. C'est un loisir, tu sais. C'est un, ouais,、je、c e r t un, e s un, e s t un, c'est r n c t u e s t u c'est e s t un, s t un, c'est u e s t un, c c e e s t un, c e s un, c'est u Tu vas toujours dépenser un certain montant. Tu as un peu ça pour moi. Je m'achète des guitares, on, on fait des CD, ça coûte de l'argent, je v e pas. Faut pas oublier aussi là-dedans qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d é l u s Ah oui, c'est ça.、Oh, ouais, ça. Mais l'important, vous avez du f u n à le faire. Ah oui, c'est ça. q u a n d o n n aura plus de fun, ça va être fini. Il y a beaucoup de gens qui me disent Ah,、hey, T'es musicien, ça doit être payant. Je les non, Regarde,、ouais. je leur d i s Ben oui, c'est ça. C'est、bon, c e、hey, si、qui v i e n t de la a... planète Mars. Ça, si on、ça. a le g a s de payer, nous autres, on est fous. On est. On réfou, <rire> ben, je me rappelle, tu m'as dit ça avant le Metal Fest. Comme nous <rire> autres, faire de la radio, c'est tellement payant. Non, hein,、ouais. Ben, je ne suis pas i n q u i e t e pour, pour vous deux, en tout cas, je ne suis pas i n q u i e t parce que、ouais. je pense que vous, allez, vous avez l'air vraiment à bien vous compléter, avoir beaucoup de, de, de plaisir à le faire ensemble.、Mm -hmm. Puis je pense que c'est une vraie passion. Je suis certain qu'on va entendre parler de vous autres encore longtemps. Ben, tu s a juste pour dire à quel point ça fait longtemps que m o i et s s i m on se connaît.、Euh, Tu sais, je suis rendu à 27 ans, pis u quand je l'ai connu, je n'avais pas encore mieux. Fait que, <rire> c'est secondaire, h n là. Ben, écoutez, messieurs, la meilleure des chances, la meilleure continuité d'avoir、euh, du fun dans tout ce que vous faites. Et puis,、euh, c'est un bon travail que cet album-là. Ben, merci, merci bien. beaucoup. t r è s b i e n On va vous réinviter. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Allez, écoutez, une dernière pièce de Hendis Near. La pièce porte le titre de d a m o n s Horn. C'est tiré du premier album、euh, officiel de cette formation, Beyond the t h e a t r e Go. you secteur 4 de l a m a d e l e i n e à Trois-Rivières vous offre un vaste choix d'articles de fumeurs, une grande variété de t-shirts et d'accessoires r o c k pour tous les membres de la famille. Un service de perçage, d'implants et de bijoux de p i e r c i n g est aussi disponible. L'équipe de M-Top r o c k vous attend 64 fusées à Trois-Rivières. M-Top r o c k 819 909 18 78. Melon miel et choux de Bruxelles, mon soleil roule ta journée.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 R34、R34、I41、I41、K70、K70.Parik! <rique! S 1> Ho、oh, oh! n a un gagnant pour le prix de la r i k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 L'écouter. Juste avant la pause musicale, nous avions la deuxième pièce tirée de cette entrevue avec h Andy Sneer, la pièce The de Demon's Horn, qui est tirée de l'album b e the y o n o r Theater, qui est parée en 2011 sous d é t i q u e t t e indépendantes. Et euh, les, euh, les gars, JD et Simon, viennent à peine de nous quitter. Ils viennent quitter le studio. q c o i de moi, j'ai été.、Euh, oh, très belle entrevue.、Euh, bien, bien, je trouve ça bien agréable de discuter avec ces gars-là. Deux c h i c types. Deux、ouais. c h i c types, des jeunes qui ont une tête sur les épaules et qui, en fait,、euh, savent. Retirer plaisir de ce qu'ils font comme, comme non, musique. c'est、cool, vrai. m e n t vraiment, vraiment cool. Comme je disais, hors o n d e ça sera pas gênant de faire de la promo pour un band comme ça.、Ah、non, non, absolument pas, absolument pas. Pis d'en de repasser, régulièrement sur les ondes, parce que je trouve que la qualité d'album e h le r i f i n g le refing de Demon's Horns. a h c'est cool, hein. Cool. Prrr, vraiment cool. Euh, Sinistros, e、euh, u a s une deuxième présentation à nous faire part sur. Ben ce oui,、soir. on jase, on jase, on jase. v i e i l l e a r i e j a n e t t e Bertrand.、Euh, et oui, de nous-mêmes.、Euh, Formation américaine que j'ai découvert, il、euh, y a pas très longtemps. Sept ou huit ans? Non, sept ou huit secondes. D'accord.、Euh, j'ai découvert ça par hasard parce que le logo du Ben a attiré mon attention. Oui, effectivement. Le logo me disait, hum,、oh, me semble que ça me dit quelque chose, ça.、Euh, il me semble qu'il y a déjà un groupe québécois qui avait un genre de style comme ça. Très évocateur. Fait qu'à un moment donné, il commence à lire le titre de l'album, Outer Isolation. Ah, regarde les titres de Tone. Ah, ben, regardons ça, toi. Ça fait donc cosmique, le patent. Ça fait donc science-fiction. Et, ben, je pense que je vais donner une petit,、euh, petite chance à cette patente、euh, de style de bain qui s'appelle Vector. Et non Victor, c'est Vector.、Mm -hmm. Vector avec un album qui s'appelle Outer Isolation qui est paru tout récemment sur Heavy Artillery, Artillery Records. C'est dur à dire ce mot-là. Artillery. Artillery, bah,、bon, Heavy Artillery Records.、Euh, c'est un album auquel j'ai donné 9,5 sur 10. Oui, c'est beaucoup, hein? C'est un rejeton de Voivod. Effectivement, je le découvre ce soir, l'album. Oui. k、okay? Puis attachez votre truc avec la brosse. T'as raison. Niveau logo, c'est très vibrant. Très vibrant. De l'époque e tec Killing Technology. Killing Technology. Ben,、ouais. Point de vue musical, ça fait beaucoup、euh, d i m e、euh, n s i o n a t r o c e e t Nothing Face avec un à deux crans plus techniques.、Okay. C'est une technicité、euh, exemplaire. Le vocal est très drôle. On dirait un chanteur de black juvénile qui n'a pas m i e u encore. <rire> ben, ça amène une espèce de piment à la musique. C'est vraiment comme sauvage un peu. C'est vraiment cool. Ça C'est un trash、euh, très technique, très Tu vois, c est, c est cyber e s t c trash comme Volleyball le faisait à l'époque de、euh, à la fin de k l i -E、c Technology, quand、ouais. ils sont tombés avec dim Dimension Atroce et Nothing Face. C'est vraiment bien. C'est un album, c'est génial. Une, une pièce d'ouverture、euh, qui dure 10 minutes, 10 mais c'est de la tourne en tabarouette. Ben Écoute, t as,、euh, t as choisi trois pièces. Ben, J'ai pour... pas le choix parce que ça dure 20. <rire> l'album, il doit durer au-dessus 48, de 48-40. L'album dure une semaine.、Là. À peu près. <rire> <rire> Mais c'est tout bon de A à Z.、Euh, Puis、euh, si ces petits gars-là, ils viennent dire, Vive Vod, qu'il n'y en a pas ça, ben, je pense q u e l l Tu vois, il y a d la misère à les croire. Ben, un petit peu pas mal. On va découvrir ça. Voici la pièce d'ouverture de l'album qui s'appelle Cosmic Cortex. Ciao! Je suis vendu. Ah, C'est écœurant.、Ah, c'est vraiment, vraiment. Ben, moi, bon. Moi, présentement, là, c'est vraiment. Pas... J'avais dit Alaro, à la roue, mais c é t a i pour、euh, mon album de l'année, mais là, ça va être celui-là avec、euh, 9,5 sur, <rire> sur 10. Ça a le temps de changer encore. Là, là je pense que je vais arrêter. L'année à r e g r d e l a est presque, pratiquement finie. Je vais me concentrer plus sur la revue 2011.、Euh, e、euh, u pis ça va être un album qui va être pas mal dans mon top 10、euh, d'albums metal,、euh, Ben,、euh, euh, e n J'ai l'impression qu'on va, va être deux là-dessus. C'est vraiment écœurant.、Euh, D'un bout à l'autre.、Euh, C'est vraiment. Ceux vrai. qui ont trippé Vive o Vod de, de, de, des années 80 avec Dimension Atroce, Nothing Face, et. c e t t tripe-là, on se retrouve là-dedans. Mais il y a un petit côté encore plus technique, encore plus, plus malade. Plus, plus là, trashy、si、plus là, aussi, Plus、ouais. trash. y Ouais. Euh, on a entendu des pièces ben, avec les titres qu'on a aussi. e、euh, c o Less c h a m b e r Ça ne fait, fait pas v a y v o t r devant tout. Non. Ça fait, non. La pièce d'ouverture qui s'appelait Cosmic Cortex. On va terminer avec une dernière pièce parce que c'est déjà tout pour l'émission. Oui. La pièce s'appelle Dying World. Ah, b e n là, on a un genre de titre un peu plus conventionnel. Là, oui, donc, mais qui va bien que la fin de l'émission. Ça va très bien. Alors, on va avoir une fin d'émission qui va se mourir sur ce bas monde épouvantable. Voilà. La semaine on... prochaine? e f f e c t i v e m e n t on vous rappelle que la semaine prochaine, on fait une émission spéciale en compagnie des Lutins de l'Enfer. Donc, les Lutins seront à réanimation pour les trois heures de la dernière édition 2011. Et,、euh, ben, écoutez, ça risque d'être.、Euh... Le chaos. Oui, ben, c'est notre quotidien, n'est-ce、oh. pas? Alors, on termine avec Vector, la pièce Dying World qui est tirée de Outer Isolation. Et sur ce,、ah, allez, allez tous tôt, vous faire foutre. See y o u